sous le vent Oh jamais, oh jamais ne reviendra le temps le temps où tu disais Tous ces mots que le vent emporta loin d'ici si loin de ce pays Les a-t-il effacés C'est nos noms sur la jetée. Il n'a pas de mémoire, la la la la, le grand vent qui souffle sur nos soirs. Il n'a pas de mémoire la, la la la Qui pourra raconter notre histoire. Faisait danser la mer. C'est le vent, le grand vent, qui nous porte à du sable sur la plage de pierre. À la fin de l'été, il a tout emporté. Si le vent est voleur, il n'a pu effacer. Ce qui était gravé tout au fond de mon cœur. Il n'a pas de mémoire, la, la la le grand vent qui souffle sur un soirs. Il n'a pas de mémoire, la, la la qui pourra raconter notre histoire. Là. Le vent se souviendra